Ok check. Euh, Frédéric Barbouchi. Check Antoine check. Vizina? Check Tony check. Check check. Antoine Vizina. Ah bon, ben, je suis Antoine Vizina, Vizina aussi. Non non non non non oh, non non. non, non. Je suis né. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado diffusion, pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vizina. Camarade Fred. Antoine? Jean-Philippe! <rire> Caporal, Fred! Caporal Antoine! Là. Et Mathieu! Camisole. Camisole! Camarade! Camarade! On je est tous des camarades! Petit Camisole, Fred! Socialiste! Oui! Caporal. Ah! Toujours! Ça n'a pas arrêté depuis! Ça n'a pas arrêté! Mais non, ça n'a pas arrêté! Ça fait, fait une semaine! Oh. Oui! Non, je parle du vent, là! Ça fait une <rire> semaine, c'est ça! Le vent oui. du changement! Ah! ah. The winds of the change! Oui! Cette bonne balade de Scorpion. j'ai tellement haï cette chanson là longtemps là. Tout le monde l'écoutait quand ce avait un. Elle est pas très. Moi j'aime. Oh. Ah, hey, Elle hey, 122, je <rire> 122, crois. <rire> 122, <rire> 122. c'est malheur, hein? Complètement capoté. Ça, ça veut dire que on est quoi aujourd'hui Nous sommes le 24. Non, non, dans viens, une semaine viens, de, du 24... Vi, 28, 3, 31, 32. Ouais, voilà! 2, 2, 2, bon, 2, fait que 2, je peux encore plugger mon show à yes, l'esquisse, le yes, 8 juin! Tu fais bien? pas insta. très... l'apostrophe instable.com. Dans vos fers. Tous France. les détails sont là. Je sais qu'Antoine ouais. l'a dit la semaine dernière, mais moi aussi j'ai vraiment eu du fun quand je suis cool! J'ai oui. beaucoup ri. Moi aussi, je me suis bien amusé. Je trouve qu'il y a des affaires qui se sont passées qui se passent rarement dans l'impro. Donc, des vrais frettes. Oui. Puis moi, c'est genre ça, que soirée, un peu, y avait un Oui, peu mais j'ai aimé ça. ça J'avais vraiment l'impression de faire de l'impro. Je, je chantais pas de pattern. Non, j trouvé mais t'es venu l'autre euh, euh, soir aussi euh, voir... Euh, oui, oui, oui, je faisais bar pour euh, t'aider. Ah oui. puis moi aussi, j'ai aimé ça, frère. <rire> la faire de la chanson. On a fait des bonnes chans petites chansons. Ouais, mais merci, messieurs. puis euh, oui. c'est pas terminé, cette aventure-là. Mais c'est surtout pas terminé. Pas de problème! La balado-diffusion Oulou! Loulou, loulou, on répond à vos problèmes. Avec loulou, loulou, répond à vos <rire> Avec plusieurs solutions. Efficaces? Loufoque? Exact. Peu ouais. probable. Oui. Oui, c'est ça, pas de problème. Donc Loulou va nous lire hein, le problème. Lis-nous ça, ma belle Loulou. On va prendre le vrai voix, ça va être là. Donc, euh, c'est un problème qui nous vient de Frédéric Doyon. Salut! Qui va être lu? Par Loulou. Loulou. Non. Ah, ah, ah. <rire> un, non. un mot au hasard, c'est Loulou qui le dit. Parfait. Peut-être un centième un peu glamour parce que... Ouais, c'est parce qu'il <rire> nous l'a envoyé... Il nous l'a envoyé... <rire> <rire> euh, euh, avant notre centième. Ah, Parfait. Mais euh, c'est ça, ça fait 20 podcasts qu'on fait depuis. Euh, Parfait. <rire> ça commence raide, ça commence... Alors... Anne-Marie Wittencher ne semble pas vouloir de moi. J'ai bien tenté de la... <rire> retweeté <rire> une couple de fois, <rire> oh, mais rien n'y fait. Auriez-vous des trucs Slash solution <rire> pour overdate. une <rire> vedette chic se commande Marie wow, Overdate, C'est bon, ça. Overdate. Est-ce qu'overdater veut dire aller plus loin qu'une date? Non non, je pense que c'est euh, euh, euh, surchopper le tout. Ouais, ouais, ouais oh, c'est ça. C'est ah, comme amis, euh, ouais. magasiner euh, ouais. plus haut que ce qu'on mérite. Ouais. Euh, c'est un, un gosse smart, Fred Doyon. Es pas tu si... le connais? Un, un petit peu, oui. Il ouais. C'est un pétard. Euh. C'est pas un pétard, mais. Oh! Dans oh. ta face, frère. Non, mais... non, mais il paraît bien! Il paraît bon, bien! Bon. Non, non, mais dans la promo de la semaine, on va juste mettre une clip, là, c'est toi qui vas dire Fred Doyon, il est pas pétard! Il est pas pétard! <rire> mais ouais. il paraît bien! Mais c'est bon ça, comment croiser des vedettes chicks. On entend souvent les, les entrevues très désagréables de femmes artistes qui disent ouais. Je me fais jamais croiser. C'est vrai. Ouais, ouais, Personne ne ouais. m'approche. Ouais. Ben peut-être que c'est vrai dans ce cas-là. Fait que Fred Dwyane, ouais. je te suggère d'aller voir. Là, quand tu vas aller chez Claudette, puis qu'Anne-Marie Watanshaw va être là, en train de manger des vapeurs. Ah, se ah, la voir. feu vomir avant d'aller au guide restaurant Exactement. Wow. Mais euh, ah. ouais, mais ça, ça c'est un exemple Anne-Marie Woodenshaw, tu sais. Oui, c'est un exemple. Son mais mais oui. On a des exemples oui. aussi oui. euh. de gens qui ont réussi à faire ça. Là. Je te remercie, messieurs. Messieurs. De coucher avec des vedettes. J'ai. J'ai demandé à anne Marie Wittenshaw. Arrête ah! donc. Ah! Elle n'a pas répondu. Pas vrai. Euh... Ouais. En personne mais ou Non, non. mais ou... j'ai des... français? Non. <rire> j'ai tweeté. J'ai tweeté. Euh, regarde, je travaille. Je suis en train de préparer un podcast. Euh, Puis as un peu le sujet. Euh, Puis j'ai écrit. Puis j'ai jamais eu de réponse. Par contre, j'en ai eu d'autres. Oh, très fort. Oui. Euh... Deux, des célébrités qui t'ont répondu aussi. J'espère. Non. Il y a euh, juste un instant, ce sera pas trop long. Mais c'est pas des célébrités, ça vaut pas vraiment ouais. la peine. Parce que c'est. Y euh, cest je pense. Oui. Alors qui écrit bon, euh, dans le rayon des solutions qui ont une chance sur deux de fonctionner, allez lui demander directement. C'est la solution. Ouais. Ça, ça se peut, ah, oui? ça. On va je revenir te ça à ça. On arrête ça là maintenant. Waouh. Va, va lui demander oh. directement. Tête-toi une place de figurant aux Gémeaux. Oh. Demande la place à côté Parce que t'as un, un filler. Ouais, ouais, ouais. Demande la place à côté d'Anne-Marie Fais-y des petites blagues dans l'oreille On sait qu'elle aime <rire> l'actualité et la mode oui. Peut-être un jeu de mots Avec clin d'œil et Twitter Je <rire> laisse soir en de le trouver oui. Alors il continue <rire> Pour quelque chose de plus agressif Il y a toujours euh, faire une campagne massive Cute sur les réseaux sociaux Merveilleux ouais. mm. Sinon le, la façon cheap de le faire En se trouvant sur un euh, En se trouvant, un enfant qui s'inscrit à Rêve d'enfant et lui faire demander une date pour toi. Ah, oh, ouais. Ah, ben Mais sinon, on a, c'est pas le film le Drew Barrymore, il voulait sortir de Drew Exactement, un faux documentaire qui était. Euh, voilà. Une, mais tu sais, c'est ça, tu es allé dans l'excès de cuteness. My date ouais. with, uh, Drew hey, cool. je ne la mérite pas, mais qu'est-ce que je ferais? Puis euh, si je ça. fais un petit film, puis à faire, nef, on m'a toujours m'emmettre la plaie. Très bon. penser par les médias pour faire ça. C'est pour ça que l'idée de, ouais. de, de devenir une vedette des médias sociaux était intéressante. Ouais. Parce qu'elle, c'est le genre d'affaire sur laquelle elle peut pogner, j'ai l'impression. Faire bien. une petite vidéo, une petite chanson, une affaire de même, euh, bilingue. Ouais. Mais, oh, mais j'ai je euh, pensais à ça. T'sais, toutes les vedettes qu'on qu voit sortir avec du monde qu'on fait, si dommage nobody, je sais pas c'est qui. C'est parce mais... que c'est des couples du secondaire soit wow, ça ouais. soit ça ou ils ont c'est c'est le gars qui faisait le, le craft ou euh, c'est ça il y a souvent des, des travaillé avec elle ah oui ouais, technicien le trainer le gardien dans son tu sais parce le que le faire quand... qui se ramasse pas gay finalement ouais ouais ouais très ouais. bon main baladeuse massage euh, de tête. si oh. t'étais ma sœur je pourrais pas être ta sœur j'aurais même trop de goût de te sauter dessus t'es pas gay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 C'est un peine. C'est un penné. C'est un péné! C'est un peinné. Oh, On m'a ah. péné ça sur le visage. Pour Anne Marie, Mais il y aurait peut-être bon. moyen, là. Oui. Euh, à présent, des fois, les gémeaux, l'avant-gémeaux, ouais. euh, oui, euh, travailler ça. dans un restaurant chic, euh, peut-être la croiser à ce moment-là. Oui, moi là, une bonne solution, un bon plan, ça serait de te faire engager dans un restaurant chic que tu sais de source sûre sûr qu'il n'est pas encore passé au guide restauroir. Très Donc, c'est bon. sûr qu'un jour ou l'autre, ils vont y aller avec une mm -hmm, vedette. Mm -hmm. Et là, tu te demandes, hey, tu t'imposes comme le meilleur serveur de la place. Et là, bang, bang, jeu de charme à Canemarie, entre les takes. Jouer pour le Canadien de Montréal. Ça pogne, ça, avec les filles vedettes? Ben, elle, un peu, parce qu'elle a été ouais, ouais. queuse de sport, entre autres. Elle a eu son émission. Elle a eu son, ouais. son émission, elle partait avec... la chambre des Canadiens. Un joueur du Canadien, <rire> que <rire> c'est... Sur pas... la petite serviette. <rire> oui, ouais, c'est ça. Eh Et... <rire> correct, c'est une fille propre. Et euh, ça, je pense. Mais donc, soit s'intégrer dans le milieu de travail, mais ouais, soit ouais. connaître la, leur passion. Mmh. Tu sais, oui. Jim Davis, là, à, à, à faisait du tir à l'arc. Gina, oui, elle a Gina Davis, ouais. euh, elle, elle, aime, elle aime les joueurs du Canadien. Elle est arrivée 128e sur 54e. <rire> euh, le, le gars qui fait de la radio, c'est un aux États-Unis? Howard, Howard, Howard J'ai appris qu'il jouait aux échecs, puis il y un quart d'échecs. Oui, que si une fille, ouais. t'sais, s'il propose pas, « Hey, je connais, wow, ouais. veux-tu écouter veux -tu de la musique? Tu »« Veux-tu jouer une game d'échecs? » Il va être sur le cul, il va dire « Wow, cette fille-là. » Elle me connaît. Elle Mais Mon impression d'Anne-Marie, je ne la connais pas. Ouais. Hein? Je, je, je, je, je, je ah, la si, vois. vas Mais les mon impression, c'est que... Ben, je, ça doit être l'impression de plusieurs personnes. C'est le glamour. Le glamour. You know? Oui, mais, mais pour ça je pense qu'il faut y aller à l'inverse. Ah ouais George. Moi aussi, je suis d'accord avec Antoine. Parce George, que, que, que les te gens, te te gens te te te qui te se pensent glamour ou qui oui. se donnent le titre de glam, veulent leur contra le contraire dans leur vie privée, non? Oui, mais après... Ben, elle doit être beaucoup approchée à... par des non, gars de mais... glam, puis tout ça, Non, non, vieille, à moins que... Ça. Ouais, mais non... Donc elle a fait bombe, là. Moi, je pense non? que ça, ça vient... T'sais, à... Ça vient après avoir daté quelqu'un de vraiment glam ouais. pendant un bout de temps. Oh, ah, c'était... Tu un te coup, avec un coup. le coup. film Notting Hill. Non! <rire> non! C'est... Euh je sais pas ah mais être différent hein, là faudrait appeler le cham à Ali Berry oui le mannequin Gabriel, Gabriel Aubry parce quand même un, un mannequin là on sait ouais. on oui, cache pas, pas mais à en même temps même. Ali Berry tu sais Ali Berry et hey, ses quatre là un des plus grands <rire> films de <Super rire> qui que jamais été fait oh dieu, c'est pas bon J'ai vu deux fois il a passé à global la mon mec semaine d'intervalle mais non mais je voulais revoir la vieille dans Sex Beat Under être mauvaise ah c'était pas bon Oui, les couleurs purée. aussi étaient dégoûtantes. <coughs> Tout était lettre. C'était lettre, lettre, ah, C'est Pitof qui a fait... fait ça, je pense. Ça, euh, je ça. sais pas. Oui, il ouais, y a un, un nom spécial. de mâle. Ah, ouais, c'est ouais. pas bon. Mais euh, qui avait fait... Elle euh... ah, est dégarde. Bon. Mais euh, qu peut-être la, la croiser justement, après un ça. échec. Parce que, oui. tu sais... Mais je vais dire quelque chose sur la Marie-Houtensha. C'est une fille qui doit consommer à peu près un 30 heures de télé par semaine aussi, tu sais, pour être aussi au parfum de ce qui se passe. Fait qu'elle doit quand même être très cocooning. Fait qu'elle a peut-être moyen de... Se faire engager comme livreur d'une un, chaîne de resto puis espérer qu'à commande du Saint-Hubert pour écouter... Le euh, gars les du corps, son corps blanche, là. Oui. oh oui! Oh! T'es là, ben oui, elle me marie. Ou Internet, fait. là. Et, et tu fais semblant de pas la connaître. Ça, ouais. je pense. Ah ça, oui, ça, ça, est ça il y a twist. Twist. Bonjour, bon... Ben, vous me connaissez pas? Ah, oh, le classique! C'est ta voix avec sa chum... Oui, tu, tu reconnais son son sa chum. Oui! Ça, ça il y a toujours... On sait hein, de source un peu ouais. ça que Lisa Frula est une croqueuse d'hommes. Donc <rire> passer par et toi, Frédéric, de compétition. Que, oui, que tu fit très bien dans les critères de Lisa Frula. Oui. Ou André que... Robitaille. Ouais. Ouais. Donc passer par quelqu'un d'autre. Cassivie, oui. Même ça. Cassivy, tu sais. Ah oui, très ah, bien. non, Cassivi curieux. Mais. Euh, pas... Messieurs, tu sais, euh, <rire> Frédéric euh, Doyon nous parle beaucoup de tweeter et de retweeter. Oui, oui, oui. Moi, Twitter, le problème que j'ai avec ça dans.. Euh, dans la vie, c'est qu'il y a toujours une forme de représentation dans l'affaire. J'ai l'impression que tu le fais pas juste pour la personne que tu retweets ou quoi que ce soit, tu le fais pour tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux c'est comme une espèce de, de communauté. Twitter, il n'y a pas de message Twitter. privé, ouais. des choses comme ça. Le oui, message privé Facebook reste un. Non, il y en a. Il y en a aussi. Le message privé, dire, oui, direct message. Non, mais tu peux faire... Euh, ben, direct message là, sur ses passions. Oui. J'étais d'accord avec toi sur ta l'émission. Il faut qu'elle qu qu te suive. Il faut qu'elle te suive pour qu'elle puisse recevoir... Elle a 40 000 gens qui la suivent sur Twitter. Oui, c'est beaucoup. Encore une fois, je pense que tu tombes dans la... Moi ah, sur Twitter, bon, je, je, vais la mettre, je la mets dans la même équipe que comment qu'elle s'appelle l'autre qui, qui a mis Studio 12. Là. Rebecca McConnell? Ouais. ouais. Est parce euh, dans le sens en même temps. non mais dans le Il sens ils font ils, articulé, non mais ils font hein. des tweets non mais ils font des tweets business. Parfois en anglais, j'ai l'impression qu'ils veulent que Ashton Kutcher les lit. Ah, Et euh, ils, font des, de ils font des ils font des tweets des. avec des liens puis des affaires que. Tu comprends pas trop. parce les que... les référents techniques qui, qui vont sortir dans deux ans. Ouais, tu sais, RWK, euh... euh, okay. ouais. Mais mais tu sais, c'est correct. Sauf que je trouve que c'est pas un tweet pas québécois. Euh, dis, non non non bon, mais tu le dit, là. Mais non mais, dit... non, mais, mais, sont, non, mais de, euh, je vois je vois les temps. Moi je suis plutôt des gens québécois sur euh, ouais, ouais. sur Twitter et euh, y a y a entre... H, et quelques uns euh, anglophones. Ouais, on voit vraiment les différences là. là. On voit les les appartenance, les geeks, les, les vedettes, okay. les, euh, les, les, les les les vedettes de Twitter qui on connaît, que les mm -hmm. gens les comme les mortels connaissent ouais, pas. Ouais c'est fou ça. Il n'y a, ouais. a pas une humoriste québécois d'ailleurs qui a un blog a sur Twitter aussi c'est super gros. Et, euh, et pourtant, on le connaît ça pas que ça, ouais, mais... il, y a, ben, euh, il y a Un gars qui de chantait les tonnes. Ouais ouais. Euh, euh, la joie. Malheureusement, non. Ça, Pas Twitter. Mais comment on fait? Ben c'est comme euh, n'importe quel. Il y a, il y en a... avait pas un podcast pas comme sur. Euh... Fille. Inviter une vedette chez vous. On avait invité une vedette chez vous, mais on avait aussi. Ah euh... oh non, c'est à son meilleur ami. Il y avait l'affaire bon de Noël, il me semble. Ah hey, on n'arrête pas. Non, c'est ça, c'est ça. Et moi, je pense que tu peux payer. Tu dis c'est une soirée, puis ça ben, elle va venir pour euh, X milliers de dollars. Oui. Puis ben vous êtes seul. Tu l'avais donné euh... cette solution là Oui, mais là spécifiquement pour creuser quelqu'un. Donc, si elle accepte, ça fait un peu d'elle euh... Oui, une prostituée. Ouais, OK. Donc, c'est un bon mélange de propositions indécentes et de Notting Hill pour. Oui, mais en fait, avec un petit, un petit côté misery, si, ça veut <rire> pas. Ouais, ouais. Et ouais, quatre women! Ouais. <rire> <rire> Maintenant, est-ce que ça ne se force pas l'amour parouette? Euh, est-ce que ça se force ou oui, ça se force, force. L'hypnose, Antoine, on a-tu abordé l'hypnose? Des petits coups de laser dip, dip, dip, dans l'oreille et voilà. Elle a de fumer. Ça <rire> commence à fumer, elle grossit et elle tombe en Pensez-vous qu'elle est représentée à Marie Wittenschock, qu'elle a un agent? Ouais, c'est ah, des gérants, sûrement, je pense, C'est de des gérants okay. parce que c'est des horaires, c'est des contrats. Je pense pas qu'elle fasse ça elle-même. Devenir son gérant, c'est une belle idée, parce que non, parfois mais, ces vedettes-là euh, euh, sortent avec leur gérant. Oui. Isabelle oui. Boulay. Euh, c'est soit, soit le, le chum <rire> qui devient gérant ou le gérant. gérant <rire> qui devient. Excusez. Ah. Ah, excusez Mais on voit ça, le gérant qui devient le compagnon de vie, oui. euh, c'est une option. Oui. Je pense oui. que Isabelle oui. boulot a sorti avec son agent José Distazio. Lito. José D'Ista. Ah, Lito! Un petit cours chez Trebasse. Oui. Euh, oui, oui. De gestion d'artiste. Mm -hmm. tranquillement. Tabass Institute. Two oui. five four six ouais. Poulet. Ça c'est. C'est sur Terre qui apprend l'anglais au monde. Ah oui. Était... Ah, ah oui. Au départ, j'avais vraiment de la misère à parler. Euh... Mais. Euh, ouais. Grand Gazou m'a tout montré. Comme il a tout appris. Salut Le Grand Gazou m'a fait des trucs. Euh... <rire> Overdated. Ouais. Mais il y a aussi son estime personnelle, Frédéric. Il oui. Faut que tu t'élèves pour qu'elle t'overdate, mm -hmm. non Ah, c'est intéressant ça. Pas élevé. Il faut qu'il se edge. Edge. Il faut ah. des photos noires et blanches. Ah ouais. Un peu John Londono, des affaires très euh, Twitter. Ok, ok, euh, ouais. ok. Mais comme euh, The Great Gatsby là qui sort ouais. bientôt là, c est, c est, c est, Ça va être un film événement d'ailleurs. Oui, oui, oui. Là. Mais c'est un peu une histoire de ça là, Un cœur brisé qui est devenu comme un homme riche et célèbre tu sais comme mm -hmm. Mm -hmm. mais euh, sur Twitter Frédéric euh, je te dirais peut-être te faire suivre par des gens euh... influents ouais. et essayer d'avoir leur réponse à eux là elle peut bon, voir bon, ça oui, passer ouais. dans son feed faire très oh! ouais, pas les grands moyens ouais On joue l'inverse, psychologie oui. inversée. Mm -hmm. Tu vas en cours. Je ne veux rien savoir de toi. Puis tu demandes euh, ah oui. euh, ouais, ouais, qu'elle soit toujours à plus de 100 mètres de toi. Parce Sans que, euh, raison. T'es tanné. Oui. Alors, tu vois ça chez eux, fais c'est qui lui? Hey, je vais être pas... à moins de 100 mètres de lui si je veux. Je vais me coller dessus s'il faut. Ah, c'est drôle. Il n'y a pas une cour ici ah, qui, qui va cool. me dire quoi faire. Est le plaidoyer finalement, c'est parce que j'ai trop peur de trouver en amour avec... Euh... Non, c'est ça, pis... Ah, c'est beau là! Il faut pas qu'elle rentre dans parce que je vais... Ça va me faire du... Parce me faire que je le mérite pas. J'ai peur tombe de tomber en amour avec. Elle. On accepte. On lui envoie Très la fille bon. David. Pis devant la juge Goldwater, avant plus régler <rire> vos problèmes de cellulaire, de, de ah, compte oui. commun. c'est Mathieu Lepage qui va faire oui. la voix off. si vous avez acheté un ah, terrain, hein, ça va, elle ça va vrai. tout régler ça. Elle bon. bonne. Mais moi, je, je pense que... Ça commence à ressembler à ma solution préférée, ça. Ah, il y a quelque chose je Mais non, mais ça, comment tu fais pour... C'est pas un vol film comme <rire> vous faites depuis tantôt. C'est vraiment une idée très originales, c'est saint Mais c'est comment tu fais pour faire passer ça à la cour? Ah, oh, tu penses que les juges s'achètent pas au Québec, frère? Oui, comme, mon gars. Non, mais oui, pas, pas, John pas, John par Grisha, pas par Frédéric <rire> Doyon. Ah, mon Dieu. Ben, ça dépend de quel juge? Je hein? Est-ce qu'il l'aime vraiment, Marie Whitton Est-ce qu'il veut sortir avec, oui ou non? Est-ce qu'il est prêt à enfreindre quelque loin? Si je suis water, pas Frédéric Doyon, On peut l'accorder. C'est une croque. J'en connais les Suffit d'avoir un genre. Frédéric? C'est pas moi. Je connais l'écriture électronique. Arrête. Arrête. Oh, C'est pas moi. J'aime mieux l'iso frérot. Hey, je te laisse. elle aime pas Lisa. <rire> non, bon, je m'as dit? <rire> hey, fruit, là. Non non tu l'aimes. Pas là. pas en toi. Ben, a... Zéro un coup là, Zéro, euh, à juste toi, la TV, euh, les airs, euh, n'importe quoi qu'a fait. J'ai un mauvais feeling, moi je dis que tu l'aimes. J'ai comme un mauvais feeling. Zéro, pis je, je vais aller chercher... Je pense que c'est en amour moi, Antoine! C'est de ma... l'amour ça! amour Elle va venir me chercher. Je te dis, oh, euh... un jour tu vas croiser, vous allez vous battre un peu, finir par vous embrasser. Ah ça, ça se peut ça. Mm. Ah, je je se battre avec, se chamailler. Tu trouves que t'as la chance de te chamailler avec marie Ou t'as chat? Tu sais les petites Ouais. On oui. finit par... T'sais, ça tu sais, ça... Tu snaps une fesse. vraiment Qu'est-ce que mmh. tu fais? Claque dans, dans la face. Hey, tu à moins de 100 mètres, dit. ma tabarnak! Ouais, faut que tu saches ça, mais je suis mauvais. Oh oui, c'est ça, c'est la raison pour avoir... Euh... Ah, oui, ben oui, c'est ça. Je, je, qui est à moins de 100 mètres, faut que je me chamaille ouais. dans l'espoir de l'embrasser. <rire> ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je pense que ça se peut. Ok, on l'a. Bon, eh hey. Chamaille assez Ouh. longtemps, t'es capable de perdre tes pantalons. Ouais. Ah, ça se fait, ça. Et là? Let's get, Let's get it on. Mais c est, c est, sinon le. <rire> Je sais qu'il y a juste la TV, ils ont une, euh, avec, une une, euh, non. une communauté Let's web assez active, ou. aussi ouais. dans laquelle la Marie. Elle a produit beaucoup d'émissions. Ta... C'est parti, est en feu. Là. Est en feu. Elle est en business. Euh... C'est une femme d'affaires, mm. agressive, décidée, en occupée. Euh, c'est ça. C'est pas oh, un pilote d'avion. Euh... Et pour Frédéric, c'est moto Frédéric Doyon, c'est difficile d'entrer euh, en télé, j'ai l'impression, ouais. mais entrer en radio, c'est quelque chose qui se fait un petit peu vrai. plus, je pense. Fait que pourquoi pas euh, mettre une émission en compétition, ça devient une espèce de compétition un peu sexy entre les deux. C'est pas juste la radio. Ah oui, c'est que... pas juste la radio. Comme America's Sweetheart, ouais. émission très de... <rire> euh... Mais ça, c'est triste quand il y a juste un côté qui se bat. <rire> sais, ouais, euh, ouais. genre juste l'émission de radio qui fait « Ouais, ouais, nous autres, non non non là, peut-être quand l'autre émission, bon. puis l'autre émission. Comme Montréal et Québec, finalement. Ouais. ouais. C'est ça. Musique, on vient de, de, là, Antoine, on de là, Non, je viens pas, je viens pas de, là. Ben, non, oui, viens de là. Non, ouais. ouais, des vous êtes je suis français. Ah, la okay. euh, oh, oui, oui. oui, tu l'as dit, oui, oui, oui, dit, oui, dit dans un podcast. Dans un, podcast. <rire> un mec, Oui, oui, En ouais, euh, ouais, contexte, en <rire> contexte, en contexte. Des petites putes. Avez-vous des solutions préférées? On On va. On devrait on pas poser de ça en Radio-Canada, hein? Oui, euh, oui. Euh, <rire> euh, vas-y. Je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, j'aime encore mon idée de, du plat restaurant. as oui. décidé de parier quels seront les prochains restaurants à visiter. Puis, euh, bon. Moi aussi, je vais prêcher pour ma paroisse. Travailler dans son entourage immédiat. Mais plus une job de technicien. J'ajoute sur Fred. Oui. J'ai trouvé même. Ouais. C'était son nouveau maquilleur. Quoi? Tu dis, oui, tu vas apprendre à me connaître. Moi, je suis le maquilleur qui maquille en faisant des sucettes. <rire> ah! Tu peux tout le temps y faire des sucettes. C'est full bar. Ouais, des petites du rouge. <rire> oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Tu montes un petit numéro simple et bien senti de Travesti, déguisant de Marie-Wittenshaw. Ah oh, comme dans Tirdy Rock. Ouais. 30 Rock ou de même dans Tout sur moi maintenant. Ah, ouais. Tu sais, il voulait absolument rencontrer. Euh... Tu le dire Rock québécois? Oui, c'est ça. Oui, encore une idée prise dans, dans une émission de TV. Puis, ça fait quoi, ça? Je disais rien, Antoine. Ouais, J'écoutais ouais. même pas. Hé, hey, j'aimerais juste souligner que ça fait 50 minutes que les casseroles euh, sont tapes. Et là, il y, Jamais, petit, euh... il y a un petit... Je pense qu'il y, y a un attroupement spontané qui... Ah. Ça... Mais oui, oui, oui. la fille. Oui, hé, hey, moi, j'aimerais euh, vous dire que si vous avez des problèmes ou des solutions, écrivez-nous sur Facebook, Twitter, oui. par courriel. Hein? Faites ça. Merci, saint rien. Loulou oui. prend vos problèmes. On a 68, 5 sur 5. Oui. Oui. Sur 12, on en veut plus. Mathieu, un mot de la fin. Vous avez un problème? Nous avons des casseroles. On nous avons un podcast, arrêtez de niaiser.